50 languages 97. 97. conjonction 4 conjonction 4 Il s'est endormi quoique la télévision ait été allumée Il s'est endormi quoique la télévision ait été allumée Il est encore resté quoique il était déjà tard Il est encore resté Quoiqu'il était déjà tard. Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donnés rendez-vous. Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donnés rendez-vous. La télévision était allumée, malgré tout il s'est endormi. La télévision était allumée, malgré tout il s'est endormi. Il était déjà tard, malgré tout il est encore resté. Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté. Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. Quoique n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. Quoique il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. Quoique la route soit verglacée, il roule vite. Quoique la route soit verglacée, Il roule vite, quoi qu'il soit ivre, il fait de la bicyclette. Quoi qu soit ivre, il fait de la bicyclette. Il n'a pas de permis de conduire, malgré tout, il va en voiture. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. La route est verglacée, malgré tout, il roule vite. La route est verglacée. Malgré tout, Il roule vite il est ivre malgré tout il fait de la bicyclette il est ivre malgré tout il fait de la bicyclette elle ne trouve aucun emploi quoi qu'elle ait fait des études elle ne trouve aucun emploi quoi qu'elle ait fait des études elle ne va pas chez le médecin quoi qu'elle souffre elle ne va pas chez le médecin quoi qu'elle souffre Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. Elle a fait des études, malgré tout elle n'a pas trouvé d'emploi. Elle a fait des études, malgré tout elle n'a pas trouvé d'emploi elle souffre malgré tout elle ne va pas chez le médecin elle souffre malgré tout elle ne va pas chez le médecin elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture.